quelqu'un d'être toi à fond que je vous fais chier que c'est vos merdes tout à fond le rock c'est tout à fond rock and roll i'm Oh, j'ai une de pêche, j'ai une de pêche les gars Bonsoir à tous. tous. C'est Manu dans The Rocks comme tous les lundis soirs, 19h, 20h30. Je ne suis pas seul ce soir. Vous en avez l'habitude désormais. Euh, j'ai Mathieu Dufaux avec moi, si devant programmateur de Popop et de l'Astrolab. Bonsoir Monsieur. Bonsoir Manu. Comment vas-tu Ça va bien. Et toi Bien remis de pop -up Bien remis de Popop, ouais. Euh, ouais. Tu n'as ouais. pas laissé une côte, une non. Comment Tu n'as pas laissé une côte Non, non. J'ai laissé, laissé. mon dos tranquille, mais j'ai quand même participé au déchargement avec, euh, avec les collègues. Bravo. Et euh, on a terminé plus tôt que prévu donc ah. euh, c'était plutôt fluide en tout cas dans le montage, dans le démontage donc ça c'est plutôt... C'est plutôt chouette quand ça se termine comme ça. Alors on se fera un petit débriefing rapide de Pop Up au début de l'émission et puis euh, surtout on va plonger dans euh, ce, cette programmation de l'Astrolabe qui est extrêmement alléchante. Je l'ai dit à ce micro deux trois fois. Merci. Euh, ah oui, là ça, ça donne vraiment envie. Beaucoup de choses de septembre à décembre, on va dégouliner un petit peu jusqu'au mois de mars peut-être, annoncer quelques petits trucs. Et puis euh, on va commencer par le coup de cœur ce soir. Et eh bien si vous attendiez un mauvais album de Wilco et que vous l'attendez depuis longtemps, et eh bien c'est pas encore pour ce coup-là. Le dernier album vient de sortir aussi bon euh, groupe assez sensationnel quand même qui continue leur petit bonhomme de chemin en, en creusant une petite route americana qui n'est pas que americana il y, a, il y a un peu de la power pop il y a un peu du psychédélisme il y a un peu plein de choses dans Wilco mais il y a surtout cette qualité d'écriture incroyable ensuite un autre groupe que tu connais bien pour l'avoir programmé et puis ensuite on plongera dans la programmation de l'Astrolabe et le petit dé débriefing au pop-up ça te convient super c'est parti I'm a Norman from Teenage Fan Club and you are listening to On the Rocks. Try. qui a joué à l'Astrolab et que Kurt Cobain avait qualifié de meilleur groupe du monde. Bon, en même temps, Kurt Cobain a dit quelques conneries. Mais c'est vrai qu'ils sont bons et ils ont totalement changé. Si vous écoutez les premiers albums de Teenage Fan Club, Qui était un peu du, voilà, des grosses guitares dans tous les sens. Et bien là, ils sont revenus à quelque chose de beaucoup plus apaisé, un peu à la Birds, euh, avec des harmonies vocales. Tout le dernier album est comme ça. Le concert de l'Astro était un peu comme ça d'ailleurs, était un peu ouais. tranquillou. Mmh. Et bien voilà, le, c'était les Teenage Fan Club avec Sea the Light. Et puis juste avant, c'était Wilco avec Soldier Child, euh, avec euh, le chanteur de Wilco qui, euh, plus ça va, plus il chante et il sonne un peu comme du John Lennon un peu apaisé. Mmh. Euh, nous sommes avec Mathieu Dufaux. Ce soir, on va décortiquer la programmation de l'Astrolab. On fait juste un petit retour en arrière sur. Euh, Sur Opopop, quel sentiment as-tu euh, après un petit débriefing de ce festival Opopop Écoute, euh, moi j'ai le sentiment d'avoir euh, vécu une des éditions avec celle de 2019 artistiquement qui que, que j'ai vraiment bien aimé. Euh, les autres, euh, elles étaient bien aussi, mais voilà, il y a des, il y a des éditions qui, que tu ressens mieux que d'autres, en tout cas où, où tu as moins de as des belles surprises. As... Moi, j'ai vraiment des coups de cœur euh, sur cette édition. Euh, à la fois par, des... exemple, par exemple euh, bah, par exemple Maruja que j'ai vu, euh, que, vu euh, que, que les gens ont pu voir au jardin des de déchets mm -hmm. euh, Gurriers également qui était euh, qui était un... j'ai entendu dire que c'était euh, percutant ouais, ouais c'était super bien les nanabens du Togo que j'ai vraiment bien aimé. Je suis allé voir Alice aussi, euh, le trio vocal féminin suisse, euh, ça j'ai ai bien aimé dans, dans, dans la salle de l'Institut. Euh, quoi d'autre Sons. Euh, j'ai pas tout vu, mais ce que j'ai vu euh, a, a confirmé ce que j'avais vu à la boule noire, c'est-à-dire un groupe euh, qui est carré, pas possible, avec des, des amplitudes rock assez diversifiées, puis avec un, un son vraiment très très bon. Euh, Guy Labande même si ses niveaux sonores étaient un, un petit peu élevés, euh, notamment le premier soir au Comas au, au, au, au, au, au <rire> Camposanto. Ça, j'ai, j'ai, je me suis pris vraiment une claque. J'aime beaucoup ce groupe-là. J'avais pas eu la, la chance de le voir récemment. J'ai, je l'ai vu il y a quelques années mm. maintenant, euh, comme ça que j'ai découvert un festival étranger. Euh, voilà, j'ai pas pu voir Radio Ito, j'ai pas vu Xaméléon aussi au musée des beaux-arts. Ah, je... Xaméléon qui viendra dans ses studios ah, début chouette. novembre avec sa guitare. Et ah, ah génial, ouais. bonne nouvelle. Et euh, les griffes, euh, bah, je les ai pas vues Bon, À la fois les griffes, si on, on les a vus beaucoup de fois sur Orléans, donc on, moi j'ai eu l'occasion de les voir à plusieurs reprises, mais c'est on était content en tout cas de les programmer et puis de les mettre en avant euh, au même titre que Xaméléon sur la sur la programmation du, du festival. Euh, Etran de laïre, c'est Nigérien qui a ouvert le bal. Euh, Ça j'en ai entendu beaucoup de bien. Sylvain ouais, Prémo, c'est son des c'est son coup de cœur. Ouais, je te confirme, on en a parlé longuement ensemble euh, au festival. Et euh, on a parlé d'autres groupes qu'il a moins bien aimés, mais c'était chouette euh, cette discussion-là. En tout cas, bah c'est des Nigériens qui manipulent euh, le rock, le blues, euh, des, des, des, des, des, des guitares assez aiguës, comme on peut retrouver sur certains groupes maliens, nigériens, ouais. etc. Avec un batteur qui est, du qui moins, ils sont tous très très bons en fait. Et ouais, y a, il s'est passé un truc. Euh, voilà, j'en oublie d'autres, mais il y avait, euh, tu avais peut-être toi d'autres coups de cœur que t'as. Que... Alors moi, j'ai vu aucun de ceux que tu viens de citer. Voilà. Donc du coup, ça me fait bien regretter avec ce que tu en dis. Euh, alors moi, j'ai vu peu puisque j'ai été que le samedi. Ouais. Euh, et sur ce que j'ai vu, moi, c'est pas ma mon édition préférée. Ok. Euh, mais peut-être, en discutant à droite, à gauche et à ceux qui ont vu et Sylvain, Trémo, etc. Je pense que ce qui aurait pu me plaire, j'étais à côté à chaque fois, j'étais peut-être pas toujours au bon endroit, euh, mais euh, j'ai ai bien aimé David Walters, concert, concert sympathique, euh, mmh. on, on, voilà un petit peu en maîtrise on va dire, un peu en maîtrise, de un, ce que, que euh, j'attendais mais le dernier album me, me porte moins que le précédent pareil cas. donc j'attendais de voir sur scène ouais. sympa voilà sympa et puis euh, alors le groupe euh, alors voilà j'ai un trou de mémoire euh, plein de guitares sur scène des jeunes euh, qui viennent de La Rochelle ah si euh, the big eyed très voilà. très bien donc ça j'ai trouvé ça très chouette surtout dans les morceaux enlevés ouais. euh, quand ils jouent les crooners je trouve que ça leur va un peu moins bien mais quand ils mettent la sauce surtout quand c'est le gars à gauche qui chante là ça leur va ça leur va plutôt pas mal ouais, je suis assez d'accord euh, donc voilà c'est plutôt mes deux concerts qui m'ont qui m'ont qui m'ont plu mais j'ai pas eu de coup de cœur énorme comme j'ai eu les autres éditions si, voilà. j'ai oublié, oublié de parler aussi de Au Point qui est un duo ah, sax-batterie sur la scène circulaire 360 que j'avais déjà vu moi une première fois en Belgique J'ai trouvé ça super, vraiment bien. Euh, Kate Hortel aussi, euh, qui était euh, qui, est, qui est une femme qu'on avait fait jouer avec un, avec un autre duo qui s'appelait October Lieber, qu'on avait fait jouer au CCNO, au Centre Chorégraphique. Toujours une Electronica, un peu dansant, mais assez, assez fine quand même. C'est pareil, la scène lui allait comme un gant, c'était super de la revoir avec son autre projet un truc assez efficace électro-batterie qui s'appelle Boss Lane c'est un, un belge aussi là j'ai trouvé que l'ambiance autour de, de ce gars-là sur cette scène allait super bien euh et les deux espagnols aussi euh, que j'aime beaucoup et j'étais content de faire venir mmh. à Orléans euh, voilà ça fait le job Voilà. après il y a eu euh, ouais, David Walters peut-être Coutou. c'est pas le meilleur concert que j'ai vu d'eux alors euh, j'ai trouvé que l'ambiance était chouette mais euh, j'avais vu des, des concerts qui m'ont plus ça. parlé. Mmh. alors voilà mais, okay. euh, mais globalement en fait euh, et puis après il y a plein d'autres personnes qui comme toi ont des des couleurs euh, musicales différentes des goûts différents donc quand tu vois la scène et puis le public devant et qui s'éclate c'est aussi ça mmh. qui est bien quoi mmh. On va plonger maintenant dans l'Astrolabe, ça commence là, Ça, c'est c'est septembre-décembre, donc c'est déjà commencé. Euh, alors moi je vais essayer de prendre un petit peu dans l'ordre, euh, évidemment ça va être très subjectif comme d'habitude, je vais sauter des trucs mais tu vas m'engueuler à la fin. J'ai vu marquer satellite, je me suis dit tiens les pieds oranges, renard rigolo, mini et <rire> tout ça, non, mais rien du tout, pas rien du tout. Voir. Là on est en Israël. On est en Israël et on s'attaque à, à la à la musique turque. Comme euh, a pu le faire et comme le fait Altingun. Et qu'ils le font très bien. Et qu'ils font très bien. Satellite également le font très bien. Oui, il y a une, je une, confirme. Une, une très bonne chanteuse, très très belle voix. Euh, C'est différent de, de Altingun, C'est encore une autre approche. Mais ça va... ça entre du rock psyché et puis plein de sons d'Anatolie turque, etc. Moi je les ai vus en concert, ouais, c'est dansant, ça, ça, ça s'écoute super bien en, sur les compos, c'est encore mieux en live parce qu'il y a une expression, il a, ça prend plus de sens et puis c'est plus corrosif, c'est moins, moins produit. Et ouais, c'est notre ouverture à nous parce que même si, comme ouais. tu le disais, samedi il y a eu un, un concours de beatbox organisé par une asso, mais nous ça sera notre premier concert à l'Astrolabe. Ouais. Alors ce sera le 19 octobre. Ouais. Euh, et on va se passer le morceau. Senisen Oldugun Isin Sevdim, qui veut dire euh, Où est-ce que j'ai bien pu foutre les clés de la bagnole Mais je suis pas sûr. <rire> Lights avec une sorte de petite cédille sous le S, c'était euh, ce groupe israélien que vous pourrez retrouver à l'Astrolab le 19 octobre prochain. Je soupçonne Mathieu Dufault ici présent de programmer certains groupes, certes pour la qualité de leur musique indéniable, mais c'est aussi parce qu'il va bien bouffer. Les inspecteurs Clouseau euh, joueront à l'Astrolab le lendemain, le 20 octobre. Ouais. Euh, bah, ça fait longtemps qu'on ne les avait pas vus, en fait. Inspecteur Clouseau, c'est euh, deux amis euh, qui sont du côté du de marsan. Euh, que j'ai rencontré moi euh, parce qu'ils faisaient tourner des groupes qui s'appellent Sharon Jones qui s'appelaient Sugarman euh, Free and Leafids qui jouait à l'époque dans le club de l'Astrolabe, euh, tout, <rire> tous, les groupes de chez d'Apton Records, euh, plus plus Suicidal Tendencies, Infectious Groove. Donc, à chaque fois qu'ils avaient quelque chose à me proposer, c'était, plutôt chouette. Ça tenait la route, quoi. Voilà, ça tenait la route. Et puis, ils ont commencé, alors, ils avaient un ancien groupe dans lequel ils jouaient qui s'appelle Wolf Unkind, et puis, euh, ils ont décidé de faire de la musique à deux. Et leur histoire euh, batterie guitare chant, eh ben fonctionne depuis pas mal d'années et ils font le tour du monde grâce à ce groupe-là avec l'humilité qui les caractérise. Mais la petite histoire, c'est que depuis 2010-2011, ils ont repris une ferme à mont marsan C'est oui. quand je t'ai dit que t'allais bien bouffer. Et, euh, et euh, ils vendent les produits de la ferme, à la fois, à la fois bah, du, du confidouat farci. Oui, c'est pas pour faire un régime, inspecteur Clouseau. Non, bah surtout qu'il y, y a le guitariste, non, il a il, a, il, il, il aurait loupé son, son truc. Là. Il en parle dans un documentaire qui vient de sortir il y a 2-3 mois, là, où il rigole avec ça. <rire> euh, ils ont une culture maraîchère, ils ont une culture qui nourrit aussi les animaux ils préservent des espèces donc ils les conservent dans des endroits voilà. ils ont tout un discours assez chouette là dessus et puis pour perpétuer bah, des petites entreprises agricoles tout en faisant de la musique leur local de répète c'est une étable tout simplement et quand ils ont du temps bah, ils répètent quand ils ont alors il y a toute une partie de la population qui vient leur donner des coups de main de temps en temps dans les endroits de rush Euh, il y a aussi il travail avec euh, plein de gamins qui réapprend les gestes de la culture, ouais. machin, etc. Euh, la démarche est plutôt chouette. Euh, Et la générosité euh, fermière se retrouve dans la musique aussi. Ouais, c'est ça. c'est ça. Donc euh, Entre de la fusion, de l'Americana, il y a des moments où ils peuvent être plus posés. Et en fait, on a, on a prévu euh, pour le coup de faire une rencontre euh, le, le, à 18h euh, au 109. Le même jour, hein, qu le Qui est un des endroits du 108 ouais. — Où euh, ils vont diffuser leur documentaire de 20 minutes et puis après on va on va faire question-réponse avec eux sur la sur la sur leur vie euh, leur dualité entre la, le, le le manche de pioche et, ou le ou la le guitarre, manche de micro ben, voilà Et, euh, et puis il sera suivi pour ceux qui veulent il y a un, un partenariat avec les béquets qui est un, un endroit qui assez chouette rue des Carmes qui s'est installé qui propose des beaux produits euh, du terroir où les gens pourront boire un coup euh, s'ils ont leur, leur, leur petit billet bah, ils auront euh, Euh, la offerte, quoi. la mangeaille offerte La mangeaille. OK. On va se passer un extrait du dernier album parce qu'il y a un album, il trouve quand même le temps d'enregistrer avec tout ça. Ouais. On va se passer euh, le morceau The Armchair Activist. Je pense que ça leur va très bien. Ce, ce morceau euh, c'est donc tiré du dernier album des Inspecteurs Clouseau, que Vous allez pouvoir toujours en duo hein, ouais. Que vous allez pouvoir retrouver donc, sur la scène de l'Astrolabe, grande scène. Grande scène. Ce sera le 20 octobre prochain. Ah oui, les Black Kiss du cholestérol, c'était Inspector <rire> Clouseau avec Zermcha Arxivis, ce sera le 20 octobre. À l'Astrolab, euh, tu as dit qu'ils avaient programmé Lee Fields. Euh, qui faisait tourner L'Fils c'est qui ça faisait tourner L'Fils au départ quand il était associé à Sugarman Free Ouais c'est ça ouais Et eh bien L'Fils revient également à l'Astrolabe et ça c'est une bonne nouvelle alors si vous avez dans les placards des costumes soyeux avec des paillettes et des pelles à tarte c'est le moment de les sortir Ouais faut Il faut qu'il soit classe quand même Il ne faut pas que ce soit élimé parce que L'Fils c'est la classe Ah oui et puis il faut il y a un coup de faire à repassage sur la chemise Ouais même. ouais il faut être un peu ouais. un peu nickel parce que lui le sera, je peux vous le dire ce sera le 29 euh, octobre on l'a déjà dit ici on l'a déjà programmé ici interview dans Rocks enregistré aux escales de Saint-Nazaire à l'époque Euh, un grand bonhomme, vraiment très sympa euh, assez particulier euh, plus petit que moi, donc ça j'aime bien et puis <rire> c'est pas si courant et puis euh, bah, voilà, on l'avait déjà dit ici mais doubleur vocale de James Bond pour euh, la, le biopic qui avait été sorti sur James Bond ouais. le biopic n'était pas extraordinaire comme la plupart des biopics, mais si on ferme les yeux il y a des moments euh, peut-être pas dans l'explosivité mais dans le miel et eh bien euh, Lee Fields il, il, vraiment il supporte la comparaison avec le grand James Bond Oui, c'est puis entouré de super bons musiciens. Oui, ça ouais, joue derrière. Voilà, ça joue derrière. Là, pour le coup, c'est un dimanche, donc on s'était dit qu'on n'allait pas mettre de première partie, puis qu'on allait euh, voilà, ouvrir la... la c'est pas, pas très tard, c'est 18h30, ouverture des portes, donc à 19h, ça sera sur scène. Et ça permettra aux gens de rentrer tranquillement chez soi. Et euh, voilà, c'est quelqu'un qu'on qu a vu, moi, pour deux, deux fois, en tout cas à Orléans. J'ai vu une autre fois, je ne sais plus ailleurs, mais... Ouais, tu passes un très, très, très bon moment. C'est le moment de sol, de funk, euh, qui, qui, euh, qui est, qui est, qui est, qui est chouette, quoi. Qui est assez rare, en fait. Oui, euh, c'est ça. C'est ouais. un dinosaure, maintenant. C'est enfin, ouais. en voie d'extinction, mais c'est un vrai, euh, ouais. qui est là depuis des années et des années. Il a connu le succès sur le tard. Mais, ouais. euh, mais voilà. Et, euh, et donc, quand j'avais fait une interview, on a une photo tous les deux où il a son grand sourire radieux et un t-shirt des Ramones. <rire> oui. euh, bon bah c'est parti, c'est Lee Fields, ce sera le 29-10. Euh, le morceau c'est Wizard Heart, c'est un de ses derniers morceaux tirés de, de son dernier album et ça fait comme ça. Hi, this is Lee Fields on the rocks. Le grand Lee Field, je me comprends, avec Wizard Heart, c'est le 29 octobre prochain à l'Astrolab. Euh, ça sera dans la grande salle, à euh, n'en pas douter. Et ça va être un joli moment, ça. Euh, alors là, j'aime bien quand on... Alors, On a l'impression qu'On the Rock, c'est assez balisé comme émission, des styles et tout. Mais j'adore justement quand on n'arrive pas trop à mettre une étiquette sur un artiste. Je trouve que des fois, c'est plutôt bon signe. Et sur le très beau euh, livret de l'Astrolab qui vient de sortir, Nick Waterhouse, il y a marqué Rock 1 Rhythm and Blues, Jazz, Soul. <rire> Donc il manquait deux, trois trucs, mais... mais il manque on... encore d'où pédale, métal et grindcore, c'est ça, core. ça. Et, euh, et Zouk Love. Et donc en dessous, il y a un petit truc qui dit du bon son, ambiance vintage. C'est tout à fait ça, Nick Wattaros. Alors vous connaissez tous le morceau catchy, doo -wop, doo -wop, qui l'a propulsé euh, un peu vite d'ailleurs euh, euh, dans la stratosphère euh, de, de la musique mondiale. Et bien il a continué son petit bonhomme de chemin en, en livrant des albums toujours assez classe aussi, un peu comme Lee Fields, mais dans un autre style. Euh, lui c'est plutôt euh, petites lunettes et moustache. Et, euh, et le dernier album ne dérange pas la règle. c'est Très très bon album. Euh, un peu plus en, en, en demi-teinte, il va plus vers la soul justement. Je trouve sur, je trouve sur cet album. Euh, on va se passer un petit extrait. Et lui, euh, ce sera le vendredi 17 novembre, et je n'y serai pas. Et ça, ça n'est pas c'est pas bien. Ouais. Et puis si euh, souvent on dit si vous aimez ça, vous pourrez aimer ça. Bon, si vous aimez les feeds vous pourrez aimer Nick Waterhouse. Moi, oui. je vous invite à pour euh, répéter un peu ce que tu as dit. C'est l'amplitude de la diversité des propositions de Nick Waterhouse sur ses différents albums. Elle est assez, euh, ouais. elle est assez importante. Donc ça chatouille la sol, ça ça chatouille le rock and roll, ça chatouille le rock. C'est fait avec élégance. Euh, Alors c'est très élégant, ouais. Et euh, voilà, c'est c'est vraiment. Euh Euh, il était déjà, il était jamais venu à Orléans. Moi, je le pistais depuis quelques temps. Après, il, il y avait. Passé nous... au temps autant machine. Ouais, autant machine, d'ailleurs. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que le Teenage Fan Club va jouer autant machine okay. sur ce trimestre-là, pour information. Bonne nouvelle. Pour les fans du Teenage. Euh, et donc, euh, voilà. Content de l'accueillir, euh, après l'avoir vu à, à, Tours. Et euh, Alors, sur scène, ça donne quoi, justement? Sur scène, ça donne bien. En tout cas, je ne sais pas si c'est, euh, parce qu'il est bien accompagné. Et puis, lui, il est assez euh, volubile sur scène, mm -hmm. quoi. Il ne fait pas des doubles. Des oui. doubles salto non plus, hein, mais, quoi, mais ça, non, ça passe super bien. C'est vraiment chouette à, à, à écouter et à voir en même temps. Quoi. Bon, bah, tu me raconteras. Hein. Et euh, première partie, alors on vient de le savoir. En fait, ah, moi j'avais proposé un groupe d'Orléans en première partie, mais en fait, il va venir. Alors, j'ai, j'ai, il va venir avec un groupe, avec son qui est, groupe dans est, ses valises, quoi. Je, je crois, issu de ses, ses musiciens, en fait. d'accord, ok, voilà. avec son petit neveu, d'accord. Nick Waterhouse, donc tiré de son dernier album, ça s'appelait Play to Win. Ce sera le 17 novembre. Et moi, je vous recommande fièrement le concert, bien sûr. Et puis les albums. Allez, écouter les albums de Nick Waterhouse. Ça fait vraiment du bien. Là, quand il commence à... Ah non, j'allais dire, il fait froid. Non, il fait pas froid. Mais quand il va commencer à faire froid, un petit feu de cheminée. Et Nick Waterhouse, ça passe très très Là c'est Vintage, on vous l'avait dit, c'était Nick Waterhouse tiré de son dernier album avec Play to Win. Ce sera le 19, le 17 pardon, novembre à l'Astrolab. Et le 19, euh, deux jours plus tard, décidément, quelle, euh, quelle belle. Euh Quelle belle semaine! Deux jours plus tard, il y aura quelqu'un qui, elle, a déjà joué à l'Astrolab. Alors, je ne l'avais pas interviewé, mais j'avais pris des photos. À l'époque, je prenais des photos à l'Astrolab. Et j'ai des bien belles photos d'elle à l'Astro. Euh, elle a continué son bonhomme de chemin. Pareil, elle a eu un gros tube au départ qui s'appelait euh, Pirate Gospel, qui l'avait euh, voilà, qu vraiment marqué. Et euh, c'est toujours un peu compliqué d'exister derrière un gros tube. Mais elle, elle a fait son petit bonhomme de chemin, elle aussi très délicate, euh, un peu dans le, dans le sillage, un peu de, des grandes songwriters américaines, euh, de John Bez à Mary Hughes. Eh bien, elle Vient euh, donc à l'Astrolabe, c'est Aléla Diane. Et Marie Sioux sera en première partie, c'est ça Non. Ah ah. Non, elle a décliné euh, la proposition, ils l'ont su euh, tardivement en fait. Et euh, non, je viens de valider euh, la présence d'une Nantaise qui est néo-zélandaise d'origine, euh, que j'ai découvert par hasard euh, sur le net et euh, dont je vous réserve le nom plus tard. Et qui. Et qui euh, et qui m'a touché de voilà j'ai écouté un six titres qui vont sortir prochainement et bon, une belle découverte alors. Elle, elle aura pas sorti elle aura pas sorti son album quand elle passera en première partie de Aller Diane mais c'est pas grave Et donc euh, voilà. Et non, j'ai non non, Marie je l'ai su euh, juste après au pop-up en fait. Alors hier. en fait, je viens de faire des montagnes russes parce que j'adore Marie depuis toujours. Je trouve voilà, c'est la musique parfaite pour faire la sieste, ce qui n'est pas péjoratif. Non non, mais moi prête... j'ai souvent la sieste avec de la bonne musique. Avec ah, ouais, Marie Sures, c'est impeccable. Premier album, je te le conseille. C'est vraiment magnifique. Il y a euh, des mélopées qui s'étendent, qui s'étirent, et puis il y a ce c est, c est, cet indien un peu là qui qui tourne autour, mmh. ce chaman. Euh, et je viens de faire des montagnes russes puisque je viens de découvrir il y a 40 secondes qu'elle faisait la première partie, donc j'ai une sorte d'adrénaline qui a fait ça et donc il vient de me dire que non mais peut-être un autre jour peut-être un autre jour avec plaisir ah, ouais. donc en tout cas elle est la Diane elle sera là ouais ça c'est sûr bon euh, classique je veux dire elle, quand on écoute le dernier album c'est ça moi j'aime bien le dernier album je l'écoute assez régulièrement ouais. depuis euh, au moment où on a eu cette proposition là je me suis euh, j'ai redécouvert le, le, le dernier album parce que j'avais pas pris le temps de l'écouter attentivement c'est un bel album et il, ouais il est super ouais, ouais vraiment Alors On va se passer un extrait de cet album, le morceau s'appelle Camélia, euh, ce sera le 19 novembre et donc ce sera euh, sur la grande salle. De la... Ouais. et ça sera un dimanche également. Ça sera un dimanche, 18h30, ouais. donc après le goûter et avant ouais. la verveine. Ouais, c'est ça. Allez, la Diane. Si, si ça se trouve, vous aurez peut-être droit à un goûter à l'Astrolabe, c'est si en jamais, ah. on pourra prolonger le goûter. D'accord, mais de toute façon, j'avais prévu de venir, C'est pas comme ça que tu m'attireras. <rire> euh, donc, Mais ça aurait pu. 19 novembre, donc, allez, la Diane, Camélia, et bah là, c'est vraiment là, Lee Fields, The Nick Waterhouse et allez, la Diane C'est de la dentelle. Ouais, c'est bien, ouais. c'est chouette. blue. Same as it was when I met you. sinking softly as a stone. Chameleon ZANG d'aller la Diane avec Camilia, ce sera le 19 novembre prochain. À l'Astrolab, on va faire une petite pause dans cette programmation. Il nous reste trois quarts d'heure pour un petit hommage. Il euh, y a un chanteur qui a cassé sa pipe un peu dans l'indifférence générale. Euh, il s'appelait Steve Harwell. Euh, et tout le monde le connaît, les mômes, les grands, les petits, puisqu'il était le leader chanteur d'un groupe qui s'appelait Smash Mouse. Et Smash Mouse, c'était un groupe, euh, on pourrait croire comme ça, premier abord de groupe un peu pour FM américaine, euh, bodybuildé, euh, un peu gras. Eh bien, il en est rien. Euh, ça fait vraiment partie de la feel-good musique. Euh, ils font ça vraiment... Très très bien. Alors pour leur malheur, ils ont eu un tube interplanétaire euh, puisque un de leurs morceaux a été euh, remarqué dans un dessin animé, euh, en l'occurrence Shrek, Et donc c'est devenu une espèce de tube mondial et tout le monde se sont foutus de sa gueule après en disant c'est les mecs de Shrek et donc ils ont eu beaucoup du mal à, à se remettre de ce tube là parce qu'à chaque fois on les ramenait à ça mais moi ce machin je l'ai programmé dans On the Rocks depuis le début de l'émission je les connais depuis longtemps et euh, ils ont vraiment un son alors vous allez voir c'est très efficace mais c'est ce qu'on pourrait appeler de la feel good musique euh, et le chanteur a tellement eu du mal à se re... de se remettre de se succès etc alcoolisme compliqué addiction re... je reviens je repars euh, je prends du poids et euh, bah voilà euh, mort très jeune euh, de crise cardiaque je crois euh, non non je sais plus cancer du foie peut-être euh, en tout cas bon mort euh, et puis bah, je trouve que ce groupe est très sous-estimé donc on va se passer le morceau par lesquels je les ai découverts moi à l'époque de leur premier album avant le tube mondial de Shrek euh, avec un son quand même assez imparable et ce morceau bah, fait un essai dans une soirée où euh, Roger euh, Planète Claire au euh, pop hop, hop hop on glisse ce morceau là entre deux groupes et ça fonctionne à chaque fois il euh, y a vraiment un super son donc Roger si tu m'écoutes euh, Smash Mass La, première, la prochaine fois euh, Walking on the Sun je ne sais pas si tu connais ça non pas du tout bah tu vas voir ça le fait assez bien c'est festif et c'est euh, moi c'est un groupe que j'aime vraiment beaucoup et qui euh, bah, si vous avez un petit coup de down hop oh, vous mettez ça et tout de suite ça va beaucoup mieux donc un petit hommage dans The Rocks Mass Mass avec Walking on the Sun Bye. Tears because a baby's life has been ruined. The bond is broke, got so choked up and full. Guess all my clothes are misshapen, so I can't reform. No godlike hope is no, so don't sit back, kick back and watch the world get pushed right in your neighborhood. It's under attack. Put away the crack before the crack puts you away. You need to be there when your baby's old enough to relate. So don't you wait, act now. If you're still alive, six to eight years to arrive And if you follow them, be out to all of our be to shun You might as well be walking on the sun You might as well be walking on the sun C'est Smash Mouse dans The Rocks avec Walking on the Sun et on continue notre exploration de la programmation de l'AstroLab avec Mathieu Dufault avec une date euh, qui me tient à cœur et qui te tient à cœur, si j'ai bien compris. C'est la date du samedi 9 décembre. Ils reviennent, il euh, y a une grande histoire avec l'Astro, avec ce groupe, avec ce chanteur en solo. C'est Girls in Hawaii qui reviennent pour célébrer leur premier album qui était un véritable chef dœuvre et qui a pile poil 20 ans. Ah, je t'ai pas mis ton micro, c'est dommage, excuse-moi, vas-y. Non, bon anniversaire à eux, bah effectivement, bah, t'as bien résumé, on est, on est, euh, moi je suis friand et pas que moi à l'Astro, il, il y a des gens à qui on a pu faire découvrir et d'autres comme Fred Robb qui connaissent depuis le début également. Il euh, y a une fidélité à certains groupes parce que il y a aussi des goûts, il y a des subjectivités qui rentrent en compte et euh, on, on est, est humain. On est humain. Oui, on est heureux de les défendre en tout cas, euh, et on le fera encore tant qu'ils font de la, de la bonne musique. En l'occurrence, ils ont quelques dates comme ça en France suite à une sollicitation. On en parlait en antenne. d'une euh, salle bruxelloise. D'une salle bruxelloise qui a dit bah tiens. Est-ce que ça vous dirait, comme ça arrive aussi dans des festivals comme, euh, comme les festivals à, à, pardon, à Barcelone le Primavera où parfois ils arrivent à à refaire jouer des groupes qui sont arrêtés pour jouer avec un bon, un bon billet derrière, hein, mais un <rire> premier album. <rire> euh, et donc là, en l'occurrence, c'est moins le cas du billet, c'est plus le cas de célébrer cet album-là. C'est un petit clin d'œil. C'est peut-être euh, comme tu disais, ils ont peut-être invité d'autres groupes avant pour faire ce, ce clin d'œil-là. Ouais, je crois que c'est les troisièmes. Je suis en train de chercher, mais euh, je crois que c'est les troisièmes. Ouais, et, euh... Et quand ils ont dit que... la, En fait, ils ont fait... Ils ont 4-5 AB complètes, Ancienne Belgique complète. Ouais, ça s'est rempli, mais à une vitesse incommensurable. Et euh... moi, je les ai croisés, je sais plus quand. Je les croisais assez souvent Antoine en festival, euh... soit en tant que spectateur, parce qu'il se déplace un peu à droite à gauche. Donc, Antoine tant chanteur. Et en tant que chanteur également. Et euh... il m'a fait part au Rocomotiv, c'était la dernière. Ça y est, j'y suis. de Sa volonté de jouer à l'Astrolab pour... Euh pour... Euh pour représenter cet album-là qu'ils allaient euh, défendre sur euh, je sais pas sept-huit dates en fait en France voilà sachant qu'il y a un, album, un nouvel album qui va sortir ouais. aussi euh, en... et il y en aura quelques morceaux en rappel donc le, le but ouais. de la soirée si j'ai bien compris c'est de jouer l'intégralité du premier album qui s'appelait From Here to There exactement et, et en rappel de jouer quelques autres morceaux d'autres albums et quelques nouveautés euh, ils reviennent de loin les Girls in Hawaii euh, vous avez dans les archives d'Underoaks si vous allez sur le site après l'émission underoaks.net dans l'onglet ém... émission spéciale Vous déroulez, vous déroulez parce que ça fait un moment et il y avait une émission spéciale justement Girls in Hawaii lors de leur passage à l'Astrolabe avec une interview de plusieurs membres dont le batteur qui était le frère. Ouais. Euh, du chanteur et qui s'est tué en accident de voiture il y a une dizaine d'années donc ça a mis un coup de frein et en tout cas ça a fait pris euh, vraiment un virage un peu, un, peu, un, peu, un peu glauque un peu triste à ce ils groupe. ont fait un album hommage quasiment Everest voilà. c'est un ça. peu dédié aux frangins c'est ça ouais. et, euh, et on en avait un peu oublié du coup le premier album qui était un album merveilleux solaire euh, absolument magnifique et un coup de maître pour un coup d'essai euh, donc le voir jouer et l'entendre surtout jouer dans son intégralité ça va être un, un grand plaisir je suppose qu'ils ont toujours leur installation vidéo je sais pas encore ouais it. Right. Ouais, pas, on n'a pas reçu les précisions techniques. En tout cas, on sera content de les accueillir. alors Pour la petite histoire, le batteur a été remplacé par un groupe par un batteur d'un groupe qu'on aime bien. C'est le batteur d'Ititanita. Ça n'a rien à voir musicalement. Ils sont également belges, Ititanita. It Donc quand il n'est pas sur la route rèche. avec, euh, avec l'un, et son jeu de batterie est complètement différent. C'est assez improbable. Parce qu'on on reste quand même sur de la pop avec Girls in Hawaii, Et à côté, d'Ititanita, c'est quand même un truc qui rentre dans l'un. <rire> euh, voilà. Et puis, euh, et puis on, on attend leur proposition de première partie, puisqu'ils vont venir avec un groupe qu'ils aiment bien, et euh, on avait des idées également, euh, bien évidemment, pour, euh, pour euh, ouvrir pour Girls in Hawaii, je, il y a plein de groupes en région centre qui auraient pu le faire, ils ont décidé de venir avec eux, bon connaissant les, les couleurs musicales de certains membres du groupe que je connais très bien, qui écoutent grave de musique comme nous, on peut en écouter, j'ai pas d'inquiétude sur le choix... Euh, et puis je suis encore une fois content de les réaccueillir et de les revoir et de les entendre et on pourra les entendre avec notre aimable serviteur ici présent devant moi euh, à savoir Emmanuel Bourdier, puisque se prépare une rencontre autour de leur, euh, leur parcours leur, euh, leur clin d'œil à, ce, à cet ancien album à la médiathèque puisqu'on a un partenariat avec la médiathèque qu'on va intensifier ces prochains mois euh, pour faire des rencontres pour faire des, des plein de choses voilà, des parcours aussi avec des enfants Et j'ai demandé à, à Manu, euh, qui, je sais, aime bien ce, ce jeune groupe, de, de venir euh, bah voilà, les faire parler, comme il sait bien le faire au micro euh, de, dans The Rock. Donc on va les retrouver, horaire à préciser, ça sera à partir de 17h30-18h le samedi, peinard, pour une interview d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Et on sera en présence de messieurs Girls in Hawaii. Voilà, J'en suis, suis très ravi. Et quand tu m'as proposé ça, j'ai sauté au plafond d'enthousiasme. J'ai foutu un coup de satan dans mon agenda qui était bien rempli et, <rire> et j'ai réussi à faire une petite place. Euh, merci, voilà. Ça va être, bah, merci à toi de m'avoir proposé ça parce que ça va être un beau moment. Je l'avais déjà fait une ou deux fois avec quelques artistes comme ça, des petites masterclass. Mais là, avec Girls in Hawaii, ouais, ouais, ça me motive bien. Donc je me, je, je me replonge dans Girls in Hawaii depuis quelques jours. Et en particulier sur cet album et en particulier sur ce morceau qu'on va se passer maintenant qui s'appelle Short Song for a short Mine. Euh, pour moi, ça fait partie des morceaux pop parfaits, comme euh, comme euh, les morceaux de Pixies. Euh, je me souviens plus du titre, mais euh, voilà. Enfin, bref, euh, des morceaux comme ça pop euh, ou Cannonball, Des Breeders. C'est vraiment les morceaux qui sont imparables et qui traversent le temps. Vous allez écouter ce morceau. C'est un morceau parfait, euh, je trouve. et bien, tout l'album est parfait et on en causera avec eux. Merci Mathieu pour ça et on les verra sur scène. Ce sera à l'Astrolab le 9. Décembre et ce sera déjà un cadeau avant l'heure. Short song for a short mind tiré du premier album des Girls in Hawaii, donc, qui va revivre ce soir-là, euh, qui s'appelle From Here to There. Plongez dans cet album et replongez-y en, replongez en live. Ce sera le 9 décembre à l'Astrolab. Et ça, c'est quand même une sacrée bonne idée de rejouer cet album. Euh, on va repédaler -re un peu en arrière, rétro-pédaler un petit peu. On va repasser au mois de novembre, le 30 novembre. il y aura. Alors là, je connaissais pas et euh, j'ai découvert en préparant cette émission. Et ça m'a donné envie de creuser un peu plus. C'est Egyptian Blue, Ah ouais. ouais. To, be, to be felt. Ouais, ça, ça, ça fait c'est un peu l'arlésienne de pop-up. Ça fait quand même ouais. deux années qu'on s'y... Euh, Pas celle-là, parce qu'on a abandonné pour cette année, mais euh, un environnement un peu, un, un peu bordélique, et euh, donc à chaque fois oui non, oui non, oui non, et puis finalement ils ne sont jamais venus moi je les ai découverts en, en live euh, à Brighton euh, et je me suis pris une, une, une claque un truc de rock anglais mais d'une efficacité redoutable, euh, Cinq minutes de balance une demi-heure de show <rire> Bon, au départ ça chatouillait un peu les oreilles quand même parce ouais. que les anglais jouent fort ouais. hein et il était midi et demi donc euh, il faut quand même s'y mettre mais euh, moi il y a, ils ont sorti un premier maxi que j'ai poncé assez régulièrement ils viennent de sortir un nouveau des, des nouveaux morceaux Euh, ça c'est plutôt, moi je suis plutôt content. Là, on a trois, quatre groupes comme ça, un peu comme Flatworms, comme euh, Dirouf et comme Egyptian Blue que je suis content d'accueillir dans le club. Le club il sert à ça. Dirouf c'est pas des nouveaux venus certes, mais c'est des gens qui euh, que j'apprécie depuis pas mal de temps. Ils avaient camé un peu le jeu. Donc voilà. Et puis c'est le jeudi 9 novembre, en Dirouf Ouais, c'est ça. Et euh, et en première partie de nos amis de d'Egyptian Blue, en fait, il y a Ranko qui est un groupe de tour mm -hmm qui est pareil, j'aime bien ce qu'ils proposent. On, on les a accueillis en résidence, c'est un groupe que je suis depuis qu'ils font de la musique. Et euh, certains ont joué avec d'autres formations. On les a vus l'année la, dernière, pas sur cette saison, mais la saison, la première saison de, du ponton en fait. Mm -hmm. Emmanuel Hulot la, les avait programmés. Et moi, j'avais, je m'étais, euh, je voulais les faire à l'astro, donc j'ai laissé un peu de temps s'écouler entre le passage à Orléans et puis euh, leur prochain. Et voilà, je trouve que ça va être une belle, ça va être vraiment Deux groupes à découvrir si vous ne l'avez pas déjà fait, euh, qui se complètent. Ce n'est pas la même intensité chez Egyptian Blue, ça va rentrer un peu plus dans le là, mais ça joue ultra bien. Et, et puis Ranco, c'est un peu plus de délicatesse, mais voilà, j'aime autant les deux groupes et je suis content de les associer sur le, le club. Dans le club, il va faire chaud. Ouais, j'espère. Jeudi 30 novembre, et on va se passer un morceau d'Egyptian Blue. ça s'appelle To Be Felt, et je crois que c'est tiré du dernier album, si je ne dis pas de bêtises. derrière, ça joue très très bien. Ouais, pas punk plutôt, là, je vois, il y a marqué punk rock, c'est pas vraiment du punk rock. Euh, est pour, on est plus dans le post punk dans le rock anglais ouais, voilà, rock anglais ouais, ouais. Ouais, ouais. et euh, ouais il y a un petit fantôme des clashes qui traîne un petit ouais, peu quand aussi, même ouais. derrière ah ouais, ouais. Euh, ça s'appelle Egyptian Blues to be felt ce sera c'est le morceau et le concert ce sera le 30 novembre on va changer d'ambiance avec une date qui a été qui, qui a été annoncée euh, là il y a peu et qui moi me, me ravit c'est Charlie Cunningham Ah je pensais que tu allais parler d'autre chose c'est étonnant que tu pas repéré un, un groupe euh, qu que qui n'est qu pas que... dans le programme papier est que... mais qui est ah, uniquement sur le site internet Alors peut-être j'ai loupé ça Ouais, bon d'accord on en reparle peut... après mais euh, Charlie Cunningham quand même bien oui euh, euh, voilà euh, le 24 il est déjà venu oui ah ben j'ai loupé d'accord le 24 février euh, là on sort un petit peu du programme papier parce que le programme papier c'est jusqu'en décembre euh, mais ça c'est typi... typiquement le genre d'artiste s'il avait joué à Pop Up ça serait plutôt dans l'institut Co euh, complètement ouais. et euh, ouais ouais c'est vrai qu'il y a bah tu vois je je, je parlais de ça parce qu'on on, on fait un On parlait du bilan de pop-up, alors on n'a pas les bilans chiffrés encore précisément au bilan de... de bon, je les ai, je si... les ai, mais je te les donnerai pas. Mais voilà. Mais par contre, on se disait que sur certains esthétiques, alors sans parler de tête d'affiche, parce qu'il y en a rarement au pop-up, mais des euh, des noms qui peuvent dire euh, des des quelque chose à des à des personnes tu vois comme l'année dernière on avait associé Laura Aken et Mesparo, et qui sont euh, dans leur répertoire complémentaire il euh, y a il y a un public commun qui vient parce qu'ils sont là et qui découvre d'autres choses voilà dans cette salle de l'institut j'ai euh, pas tout vu mais il y avait des belles choses mais, mais vraiment des illustres inconnus et c'est le, le but euh, c'est le projet de pop-up et je me disais tiens rétroactivement on aurait pu faire november ultra dans cette salle ouais, tu vois, ça était et puis, aurait été parfait euh, bon, il y aurait eu plein, plein de gens frustrés parce qu'ils n'auraient pas pu rentrer mais, mais on avait fait à peu près ce score là à, on l'a bien. il y a quelques mois avant le, le festival Donc essayez de trouver aussi cette, euh, bah, des artistes qui ont, quand même, euh, qui, ont, qui ont été écoutés un petit peu par très, les gens. Très beau souvenir, moi, à l'Institut, un, un concert fabuleux, c'était Dom Lanena. Ah oui Très, très beau concert. Ah, ouais, ouais. Concert bah, parfait. ah ouais. ouais, les deux chanteuses. Là, concert par... bah, là, elle était toute seule, pour le coup. Ah oui, Dom Lanena. Dom Lanena toute seule. Ce n'était pas bien. Birds of the Wire, c'était euh, Dom Lanena. Ah, ouais. Et vraiment, le concert était top. Ouais. Était vraiment top. Il y a eu ça, il y a eu V.C. Euh, the kit aussi, qu ouais. a, qui, a, qui a joué, qui était magnifique. Ouais. Euh, ouais, il voilà. euh, y a des choses plus, euh, plus récentes encore, moins, mais ça, ça fait partie du truc, hein, moins d'expérience en tout cas sur, sur scène qu'une euh, nana comme la nana, nana, nana qui a joué avec Bernardino ouais, ouais, Ya, qui ouais, ouais, voilà, ouais. Bloomy, qui, qui, qui était vraiment émergente, Bloomy, oui, au moment où tu l'as fait jouer. Ouais, ouais. Ouais. Donc là c'est Charlie Cunningham, ce sera le 24 février, ce sera dans le club ouais donc là ça va être très intimiste c'est parti, un extrait je crois de son dernier album oui c'est ça, ça s'appelle « Friend of Mine » C'était Charlie Cunningham qui jouera le 24 février à l'Astrolabe. C'était le morceau « Fan of mine ». On va refaire un petit bond. Euh, et on va passer cette fois euh, au 28 mars. Euh, il y aura le retour de Arthur H. qui euh, prête sa voix au générique « dans the Rock ». Euh, ça a été enregistré à cette occasion. Ça a été enregistré euh, lors de son passage à l'Astrolabe la dernière fois. Et bien, il revient. Alors pas à l'Astrolabe, au théâtre Ouais, à la salle pierre Touchard, Plus grande salle que l'Astrolabe, puisque... On, est, euh, on peut accueillir 850-880 personnes et, euh, et c'est la première collaboration qu'on fait avec la nouvelle direction du, de la scène nationale puisque cette année, comme vous le savez, on a A eu la chance d'avoir cette scène au théâtre ouais, pendant le festival oui, pop up C'est vrai. Et, euh, et là, on a. On, alors, il y a deux collaborations. Il y a Girls in Hawaii, puisque c'est fait dans le cadre d'un focus belge qui est initié par la scène nationale et qui va se dérouler dans plein de lieux différents de l'agglomération Orlanaise et Orléans, mm -hmm. auxquels on participe. Et cette deuxième collaboration, qui est Arthur H. Qui me semble la notoriété aidant, euh, son album aussi était parfait pour être vu et entendu à la scène nationale, sur une salle assise. Et euh, album des... plutôt intime. Ouais, c'est pour ça que c'est plutôt pas mal cette, cette, euh, cette salle pour ça. Euh, je vous invite à vous dépêcher parce que ça part euh, très très vite euh, et c'est une bonne surprise euh, content de revoir Arthur H et puis de le voir dans un cadre intime c'est comme ça que j'ai découvert moi mm -hmm. c'est avec du piano voix c'était des albums solo du début là, ouais, qu il faisait. qui et c'est euh, un ami stagiaire en stage entreprise à Montrichard qui m'a dit tiens je mets ça et j'ai écouté ça je dis waouh qu'est-ce que c'est ce truc là Et euh, je le préfère comme ça, pour être honnête. Ouais. Et donc, voilà, je suis, je suis bien content de, de, de, bah, de le revoir sous ce, sous ce format-là, en fait. Alors, on va se passer un extrait du dernier album avec le morceau Le Secret, où il dévoile le secret de son père, Jacques Jain. Euh Morceau assez émouvant. Et, et bah voilà, ils ont eu une relation un peu difficile tous les deux mais euh, Ravi Boucher vers la fin euh, donc, euh, donc voilà c'est Arthur H, est tiré du dernier album et toujours avec cette voix totalement unique, quand on l'entend ouais. chanter on sait direct que c'est lui ouais. euh, c'est parti et comme ce sera Tom donc Watt's, comme Tom Waits peu. et comme euh, d'autres 28 28 mars ce sera euh, à l'Astrolabe, non pas à l'Astrolabe du tout au théâtre, au théâtre d'Orléans et donc dépêchez-vous, les places, il n'y en a plus beaucoup c'est parti Bonsoir les enfants, vous écoutez Arthur H, On The Rocks. C'est une émission vraiment pour, pour, pour le peuple. <rire> soon. Révèle-la, libère-moi, et laisse-moi te prendre dans mes bras. Je partirai avant toi. Zodat we kunnen. qui ne joue pas la caissière du super <rire> je ne pense pas donc c'était Arthur H euh, ce sera le 28 mars euh, au théâtre d'Orléans programmé par monsieur Dufou, ici présent de l'Astrolabe Euh, j'en ai fini pour mon petit tour d'horizon de choses qui m'ont fait sautiller sur place euh, qu'est-ce que, qu que j'ai loupé, que loupé que J'ai loupé, loupé je pense Girl and Girl qui est un groupe australien que j'ai découvert en festival et on a, dont on a eu la réponse tardivement en fait donc euh, il n'est pas dans le programme papier il, il est sur le site internet donc okay. c'est grâce au site qu'on pourra avoir la date okay. et, euh, et c'est un coup de cœur aussi la date euh, que tu connais par cœur, Mathieu. Ouais, mais il y a bien sûr c'est pour ça que je, je t'ai fais durer le suspense <rire> ce sera le Le 8 novembre. Ouais, c'est ça. Avec une première ça. partie. Ouais, qu'on qu va savoir d'ici peu. Okay. Et euh, c'est un coup de cœur que j'ai vu en, en, en festival que j'ai. pu. Je voulais les faire venir au départ au Pop Up. Ça vient pas au Pop Up, mais ça va venir à l'Astro et j'en suis okay. ravi. Euh, toute découverte hein, je crois qu'ils n'ont pas mis les pieds encore en France euh, en Europe oui mais pour Hop Hop Hop faire l'Australie-Orléans d'un one shot c'était un peu coûteux en gasoil oui, donc on a dit qu'on arrêtait les conneries avec le gasoil et pas que Mais euh, et, et, et, donc content de les, les accueillir c'est de la pop, il y a des morceaux vraiment tubesques incarnés par un super chanteur Euh, mmh. J'ai hâte, vraiment. Bon, bon, bon, bon. bon. bon bah chouette. Ouais. Euh, et puis qu'est-ce que j'ai oublié d'autre Alors, j'ai pas parlé, il y a quand même des, des, des grosses têtes d'affiches qui, qui, moi, me parlent moins. Mais Massistaria, quand même, ce sera le, le 1er février. Ouais, ça euh, c'est le retour de Massistaria. Oui, ils ont, ils ont, les ont, petits ont, jeunes ils ont, qui n'en veulent. Ils sont nés avec l'Astrolab. Et, et je pense que ça fait 20 ans qu'ils passent par là. Alors, pas, ils ont, on a on a loupé quelques albums parce qu'ils ont été assez productifs. Puis on a fait d'autres choses. Mais là, ils reviennent avec un nouvel album. Et puis, euh, ouais c'est euh, impressionnant la durée de vie comme d'autres groupes, hein, il y en a beaucoup d'autres et la capacité aussi à, à se refaire un public ouais, c est c est, je suis assez étonné ouais. euh, le 23 et... novembre on a aussi dans la nouvelle chanson, fran... ah, non, nouvelle chanson française un sochon n'a plus de cheveux ouais. c'est Voyou Ouais, euh, pop. Et on parlait chanson, de ouais. Ultra, ils ont collaboré, tous les deux. Ouais, c'est ça. Ouais. Lui, il collabore avec d'autres personnes aussi. Et puis là, ils sont, on l'avait accueilli, nous, euh, en solo, en première partie, première partie. Et, euh, là, c'est sur son répertoire et c'est sur euh, son dernier album. Euh, il sera accompagné par un Orlanais qui s'appelle Soma Exe, qui a la lisière de la pop et de, du hip-hop, voilà. Euh, grâce au travail et au repérage de mon collègue Benjamin Alcanis, qui dirige les locaux de répète et qui fait de l'accompagnement. Et donc, on, on bosse bien en symbiose et puis et on essaie de bah voilà quand il y a il y a matière il y a souvent matière en reliant de promouvoir les artistes en l'année quoi de la pop hip hop euh, Flatworms ce sera le 21 octobre euh, alors le, le, moi je suis assez séduit musicalement j'ai un petit souci avec la voix du chanteur personnellement c'est pour oh, ça que ouais. j'ai pas programmé ce soir ouais voilà, voilà. Bon, euh, voilà. c'est vraiment bien et ouais. puis c'est joué par des musiciens qui ont d'autres euh, groupes qui sont très très bien euh, américains pour certains Euh, c'est rock, ça chatouille le garage, c'est incisif, c'est euh, bon, ouais, pareil, j'ai euh, vu ça à Nîmes, à Vicinote Love Song, un festival qui n'est plus mais qui était en partie sur un registre comme le nôtre, ouais. avec des têtes d'affiches en plus. Ouais. Et euh, on a pu découvrir des pépites, dont Flatrum. Ouais. D'accord, donc ça, ce sera le 21 octobre. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié Dirouf. Ah, j'ai oublié Dirouf, 20 ans de carrière musicale à peu près. Euh, on les a accueillis une fois, là en l'occurrence il y a parmi par le groupe, il y a Greg Saunier qui est, euh, est, est quelqu'un qu'on a pu voir aussi euh, puisqu'il a collaboré et écrit avec euh, les musiciens qui continuent la Colonie de Vacances. Euh, Colonie de Vacances qui est euh, un groupe de quatre groupes qui jouent en ouais. rond et public et autour. A ouais, été voilà. diffusé ici même ouais et qui a joué sur son répertoire, et après, euh, Greg a écrit des compositions, euh, puisqu'ils ont demandé collectivement euh, que ça soit Greg qui soit le directeur artistique. Okay. Et là, en l'occurrence, c'est un album en japonais, euh, puisque une, une, un, une, des membres, euh, chanteuse, elle est japonaise, et moi, je, elle, parle couramment japonais. On retrouve la, la, la, la, recette de Dirouf, entre guillemets, si on peut parler de recette, qui est assez surprenante, qui est, euh, qui est, qui est, on peut pas parler de pop, de couplet refrain euh, facile, et, facile mais, mais... C'est pas Gorzenawaï. Non. Mais c'est des morceaux un peu dissonants, mais pas trop, euh, avec des ruptures de rythme, avec une créativité, euh, et toujours aussi inventif moi j'aime beaucoup ce groupe là voilà. et il viendra dans le club D'accord. Euh, j'ai vu qu'il y avait un atelier pour se faire des petites protections d'oreilles oui, le 17 octobre ouais, c'est euh, bien les protections ah d'oreilles oui, on, euh, on fait des choses plutôt de qualité actuellement avec des fréquences qu'on peut adapter en fonction de son besoin dans l'oreille tout en écoutant le concert correctement contrairement aux bouchons qu on, qu on, qu on, qu on, voilà, en mousse qu'on retrouve euh, les voilà, bouchons en euh, mousse c'est pas bien moi j'ai les acouphones c'est pas mal Oui, j'ai, ah. cru comprendre en sortant d'un concert au, au Oui. Au, voilà. Voilà, c'est ça. Non, mais, l'acouphène, c'est les, voilà, ah, mais, mais, l'acouphène. non, j'ai plus d'acouphène, mais je, ne pense... suis pas passé loin, et je vous le dis, les protections auditives, c'est très bien, je on suis était, pas passé loin de, ensemble, de la correctionnelle. Ouais. Ouais. Voilà. Nous normalement on est on est quand même moi bon, c'est pas qu'on est on a devoir et on est vigilant au son après on maîtrise pas les sonorisateurs qu'on accueille non, tout le Non vous avez, vous mettez à disposition des protections auditives Mais on les accompagne ce pour faire en sorte ce qui était qu pas le cas dans les, cette salle de niveau sonore Mais le niveau sonore détermine pas forcément les fréquences qui peuvent hum. être utilisées et, et voilà Et tout le monde n'est pas réceptif avec son oreille de la même façon. Ah bah là au concert pour le coup tout le monde se mettait du Kleenex dans les trous. Donc ah là, là, là pour le oui, coup le... oui, ça je parle. Sûr. Là c'est sûr que là c'était une. c'était c'était pas possible. C'était de la tuerie euh, généralisée. Ouais. Euh, vous pouvez retrouver le petit programme papier qui est beau euh, de l'AstroLab. Euh, tu reviendras nous causer de la suite euh, ouais, ici même. Euh, la suite donc tu ne dévoiles absolument rien. Bah, tout est euh, déjà. Tout, est là, tout ouais, est là. Tout est indiqué dans le programme. On n'a de... pas parlé mais il y a Lizy aussi qu'on va pouvoir voir. Groupe français qui revient il euh, y a les, les, les programmations jeunes publics de ma collègue Julie il euh, y a so soirée jeunes talents aussi qu'on fait en collaboration avec euh, la mairie d'Orléans et voilà bon très bien et puis euh, pour finir l'émission on va toucher un petit mot euh, des rocomotives euh, qui auront lieu alors là c'est pareil j'ai pas les dates ça va pas du tout du 28 octobre au 4 novembre euh, euh, festival a... voisin festival ouais. à Vendôme dans le Loir-et-Cher festival euh, qui a une trentaine d'années festival dans lequel je suis allé quasiment toutes les éditions ouais. je crois — Assez improbable pour pour sa longévité, pour sa sympathie, sa, son accueil auprès du public. Ce, ces bénévolats qui les suivent depuis 20 ans, pour certains qui prennent une semaine de vacances et qui, euh, et qui qu habitent au bout de la France, ils sont devant d'hommes. Ils reviennent. Programmation euh, éclectique avec euh, des groupes tout nouveaux, tout frais, tout, ouais. tout chaud sortis. et puis, euh, et puis des, des anciens, artistes quoi. comme euh, comme Émilie Simon qui revient que j'avais découvert moi à l'Astrolabe, euh, qui revient euh, faire un petit concert là-bas. Euh, Xaméleon qui, se, qui sera, Xamé qui sera en concert. Comment on dit Xamé -Léon. Xamé -Léon. Xamé -Léon qui sera en concert ici même dans les studios. Ce sera début novembre. Il jouera là-bas. Et puis toi, tu as choisi pour terminer l'émission, mon cher Mathieu, le morceau de transmission. Transmission groupe qu'on a dont la, la création l'initiative est collective entre le festival de Vendôme et Hop Hop, Hop qu'on a accueilli l'année dernière à Hop Hop, Hop. Rappelez-vous pour ceux qui étaient à Hop Hop, Hop c'est une cabine téléphonique autour duquel il y a ça. quelques musiciens et un son euh, bah, qui part de tout. Voilà, on est au cœur du son, un son immersif et se produira deux fois à Vendôme le vendredi et le samedi. Euh, assez insolite, assez singulier, au-delà de ça, une très belle musique créée collectivement par euh, trois acteurs de la région, plus un anglais, avec des voix un peu aussi, on parlait de voix Ben Nero, à une voix assez reconnaissable. Burgers Bur euh, lui c'est pareil c'est un espèce de poète quelqu'un qui écrit très très bien en anglais et puis magnifié par le son de Joe Deséchiel et de notre ami euh, Lionel euh, bah, qui a joué dans Nestor et Bianca et bien d'autres groupes voilà, Thiersen et tout ça ok et ben ça ce sera donc au recommandif de Vendôme on va se terminer par ça pour les petits copains d'à côté euh, et puis bah, on redit quand même cette soirée euh, du 9 décembre ce sera euh, la soirée Girls in Hawaii euh, une petite soirée avec euh, les Concerts à l'Astrolab et puis un petit coup d'Anzorox pour la masterclass à la médiathèque, merci encore pour ça on se termine l'émission, on se retrouve la semaine prochaine 19h, 20h30 et d'ici là vous pouvez réécouter l'émission sur Studio Joseph à Blois en rediffusion sur Anzorox, enfin, quand vous voulez bonsoir mon cher Mathieu bonsoir, à bientôt Não é mais a copa, está a, a, que... a ver? Aquilo dentro do campo é bem, normalmente é bem não há apitado. Normalmente, a, a favor do Benfica é, muito é bem apitado. Quando muito, e no limite, não é, é um de, não é penalti de VAR, não é? Porque dentro do campo aquilo é um penalti. Mas estava a frase de VAR. De VAR. não é pênalti, já ficámos. Ah, ah? Agora, eu aceito, aceito bem a decisão. Aceito bem a decisão, claro. mas, mas vá lá. Ver. Agradeço. Aceitas ah, e agradeces. Como o Benfica já agradeceu centenas e centenas.